Bismillahirrahmanirrahim. alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nous allons aborder dans ce troisième cours les annulatifs du jeûne, InshaAllah. ta'ala. Et c'est là un sujet très important, il convient donc d'être attentif et de bien assimiler les différents détails qui peuvent être mentionnés. Manger, boire et avoir des rapports sexuels sont les trois annulatifs principaux du jeûne, qu'ils soient obligatoires ou surérogatoires. Cinq autres annulatifs seront cités si Allah le veut. Il faut que trois conditions soient réunies pour que ces annulatifs corrompent le jeûne. Elles sont, premièrement, la connaissance, deuxièmement, le souvenir, troisièmement, la préméditation. La connaissance est... Ainsi celui qui ignore que tel acte annule le jeûne, ou ignore être dans une situation dans laquelle il est censé jeûner, à titre d'exemple, il ne s'est pas rendu compte du lever de l'aube, et il pense être toujours dans la nuit, et à partir de là il continue à manger et à boire, il ne voit pas son jeûne invalidé s'il commet un des actes qu'il annule. Deuxièmement donc le souvenir. Ainsi, celui qui commet un annulatif par oubli ne voit pas son jeûne invalidé. Troisièmement, la préméditation. Ainsi, le jeûne de celui qui commet un annulatif involontairement ou par contrainte reste valable. Manger et boire annule le jeûne. Que ce qui a été ingurgité soit bénéfique ou nuisible, nourrissant ou pas. Et tout ce qui s'apparente à ces deux annulatifs sera concerné par ce jugement-là. C'est le cas des piqûres nutritives. Et il est une règle générale à retenir qui est et de manière générale. Il faut être très attentif et chercher à bien assimiler les règles de la religion. La règle qui concerne notre sujet est la suivante. Tout ce qui a atteint l'estomac. Par voie orale, c'est-à-dire par la bouche, ou nasale, c'est-à-dire par le nez, annule le jeûne. Ainsi, s'administrer des gouttes dans le nez provoque la rupture du jeûne. Et ce, étant donné qu'il y a un conduit commun et que les conduits nasaux mènent également à l'estomac. Le hadith de la qait ibn Sabira, En effet le prophète lui dit concernant les ablutions et insiste sur l'inspiration à moins que tu sois en jeûne. Et le fait que le prophète lui ait dit ça signifie bien que le fait que s'introduise quelque chose par voie nasale fait partie de ce qui corrompt le jeûne. A partir de là, nous pouvons dire que l'introduction de suppositoires ou autres dans l'orifice anal n'annule pas le gène. De même que l'administration de médicaments par voie urétrale, étant donné que cela ne revient pas à manger ou à boire. Ici donc, nous avons mentionné l'administration de médicaments ou l'introduction de suppositoires par l'un des deux orifices, que ce soit fait par voie urétrale ou par voie anale, Et cela n'annule pas le jeûne, étant donné que cela ne revient pas à manger ou à boire. De plus, le législateur, quand on dit le législateur, ça vise Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam, Du fait que ce dernier ne se prononçait pas sous l'emprise de la passion, mais il se prononçait plutôt par révélation. Allah wa a dit dans son noble livre Et il ne se prononce pas sous l'emprise de la passion, c'est plutôt une révélation qui lui est faite. Donc le législateur n'a pas lié l'invalidation du jeûne à la pénétration de quelque chose à l'intérieur du corps. mais bien au fait qu'il atteigne l'estomac. Et c'est là une précision importante. Il est une autre règle importante. Elle dit que lorsque nous doutons au sujet d'un acte, à savoir est-ce qu'il est un annulatif ou pas, la base est qu'il n'en est pas un. Et le fait de bien assimiler cette règle permet d'éviter beaucoup de doutes inutiles. et permet de ne pas succomber aux insufflations sataniques. En effet, certaines personnes ont toujours l'impression d'être en train de rompre leur jeûne. Or, la règle dit que lorsque nous doutons au sujet d'un acte, à savoir est-ce qu'il est un annulatif ou pas, la base est qu'il n'en est pas un. Donc jusqu'à preuve du contraire, ce n'en est pas un. Bien sûr, cette règle euh, ne nous, doit pas nous pousser à la négligence. Et à la paresse, et cela n'empêche en rien de poser la question. Mais il faut savoir que lorsque nous doutons au sujet d'un acte, à savoir est-ce qu'il est un annulatif ou pas, la base est qu'il n'en est pas un. L'application du khul sur les yeux n'annule donc pas le jeûne. Et ce, même si nous sentons son goût dans la gorge, ceci dit, si son goût se manifestait au fond de la bouche, il ne faudrait pas l'avaler. car cela reviendrait à avaler quelque chose par la bouche, ce qui annule le jeûne, comme nous l'avons vu précédemment. Les différentes techniques d'exploration du tube digestif, telles que l'endoscopie ou la fibroscopie, consistant à y introduire une mini-caméra, ne provoquent pas l'annulation du jeûne, excepté si cette dernière est graissée, auquel cas... il ne serait permis d'avoir recours à cela pendant une journée de jeûne obligatoire qu'en cas de force majeure, étant donné que la permission de rompre le jeûne ne nous est faite qu'à partir d'une raison valable. C'est pour cela que pendant une journée de jeûne obligatoire, nous ne pouvons avoir recours à ce genre de technique d'exploration du tube digestif si la mini-caméra Qui est introduite dans le corps et graissée qu'en cas de force majeure, s'il si y a un réel besoin, une nécessité. Suite à cela, vous pouvez trouver dans ce modeste livret quelques questions-réponses d'ordre pratique concernant donc ce premier annulatif, et je vous invite donc à y revenir. Abordons à présent. La question des rapports sexuels. Il faut savoir que les rapports sexuels annulent le jeûne. Quant à l'éjaculation qui fait suite à la pensée érotique, alors là j'ai utilisé le terme érotique, et il est peut-être préférable de l'éviter, étant donné euh, qu'il fait référence à la mythologie grecque, qui est très influencée, comme vous le savez, par le shirk. L'associationnisme, donc, on essaiera de trouver un autre terme, qu'érotique, Wallahu al -muwafiq. Elle n'annule le jeune que dans le cas où elle est provoquée par un acte. Donc l'éjaculation qui fait suite à une pensée liée à l'acte sexuel, n'annule le jeune que dans le cas où elle est provoquée par un acte. que cet acte-là relève des préliminaires au rapport sexuel, ou que ce soit par exemple la masturbation, que nous allons nous aborder le cas ultérieurement, incha'Allah, ou tout ce qui pourrait s'apparenter à cela. L'éjaculation qui fait suite à une pensée liée à l'acte sexuel n'annule le jeûne que dans le cas où elle est provoquée par un acte. Ce qui signifie que la simple pensée en elle-même n'invalide pas le jeûne même si elle est suivie d'une éjaculation. L'éjaculation durant le sommeil n'annule pas non plus le jeûne. Il arrive que la personne se réveille alors qu'elle est en train d'éjaculer. Son jeûne reste valide. Et il ne lui incombe pas de chercher à contenir la sortie du liquide spermatique car cela est indépendant de sa volonté et que chercher... à empêcher son évacuation, lui serait nuisible. La masturbation est une pratique vile et interdite par l'islam. Et elle est de plus très nuisible. Elle, allume, elle annule le jeûne si elle provoque l'expulsion du liquide spermatique. C'est le cas également des préliminaires au rapport sexuel, qui n'invalident pas en eux-mêmes le jeûne, mais qui, s'ils provoquent l'éjaculation, l'invalident. Quant au liquide pré-éjaculatoire, le liquide pré-éjaculatoire, c'est ce qu'on appelle en arabe al-mavi. C'est un liquide visqueux et transparent dont l'expulsion précède celle du liquide spermatique. Donc al-mavi est distinct du mani. Et al-mani, c'est le sperme. La sécrétion du liquide prééjaculatoire n'invalide pas le jeûne et il n'est pas correct de l'apparenter au sperme. En effet, ce sont deux choses différentes. Enfin, le regard qui provoque l'éjaculation n'annule pas le jeûne, car l'homme ne peut le contenir. Admettons que l'homme regarde sa femme avec désir et que s'ensuive une éjaculation. Cette éjaculation n'annulera pas son jeûne car l'homme n'a pas pu le contenir. Par contre, s'il insiste dans cela ou le répète volontairement provoquant ainsi l'éjaculation, alors son jeûne sera invalidé car ce sera lui dans ce cas qui l'aura provoqué. Enfin, la parole est assimilée au regard, pas au préliminaire. Ainsi, ce que nous venons d'exposer concernant le regard est valable concernant la parole. A savoir que La parole, c'est-à-dire le fait que l'homme se mette à discuter avec son épouse de sujets qui pourraient provoquer son éjaculation. Donc la parole qui provoque l'éjaculation, n'annule pas le jeûne, car l'homme ne peut la contenir. Par contre, s'il insiste dans cela, ou la répète, provoquant ainsi l'éjaculation, alors son jeûne sera invalidé, car ce sera lui, dans ce cas, qui l'aura provoqué. Donc, ce que nous avons dit concernant le regard, nous le répétons également concernant la parole, et la parole est à assimiler au regard, pas au préliminaire. Autre sujet, toujours relatif aux annulatifs du jeûne, le vomissement volontaire. est soit en grande ou petite quantité, est un des annulatifs du jeûne. Il se fait en regardant, en sentant, en se pressant le ventre, ou en le provoquant, en introduisant les doigts dans la bouche. Il peut même être provoqué en écoutant une personne qui entendrait, par exemple, ou qui écouterait euh, des paroles, des propos, qui les cœur, et qui pourrait donc provoquer son vomissement. Il faut savoir que le vomissement qui est visé ici, c'est le vomissement qui provient de l'estomac. Quant à l'expulsion de nourriture due à de la toux, elle n'annule pas le jeûne car elle ne provient pas de l'estomac. Et c'est une distinction très importante à faire. La preuve de ce que nous venons d'avancer, c'est le hadith d'Abu Hurayra rapporté par Abu Daoud à Ibn Majah, l'Imam Ahmed et qui a été authentifié par le Sheikh al-Albani dans son livre Irwa al-Ghalil. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Pas de compensation pour celui qui a vomi malgré lui », c'est-à-dire involontairement. Quant à celui qui l'a provoqué, il doit compenser. On comprend donc de ce hadith que le vomissement involontaire n'invalide pas le jeûne. On y trouve également... Une preuve de la fausseté de la règle avancée par un groupe de ulama. Allah. qu'Allah leur fasse miséricorde. Cette règle qui dit que la rupture, c'est-à-dire la rupture du jeûne, est provoquée par ce qui pénètre, pas par ce qui sort. Et les ablutions sont provoquées par ce qui sort, pas par ce qui pénètre. En effet, cette règle-là, elle n'est pas juste. Et le fait que la viande de chameau. Que le fait d'en manger annule les ablutions selon la vie le plus juste, et que l'éjaculation volontaire annule le jeûne, montre également la faiblesse de cette règle. Cette règle, donc, elle dit que la rupture est provoquée par ce qui pénètre, pas par ce qui sort. Or, nous avons vu que le vomissement volontaire annule le jeûne. Et que l'éjaculation volontaire l'annule également. Et concernant la seconde partie de cette règle, et les ablutions sont provoquées par ce qui sort, pas par ce qui rentre, pas par ce qui pénètre, et bien le fait que selon l'avis le plus juste, et qui fait partie justement des avis par lesquels c'est particularisé l'imam Ahmed, le fait que donc de manger la viande de chameau annule les ablutions, montre qu'également la seconde partie de cette règle n'est pas juste, bien que ce soit des savants émérites euh, qu'il l'ait euh, énoncé, il apparaît de ceux qui viennent d'être exposés que l'on ne doit avoir recours au vomissement volontaire pendant un jour de jeûne obligatoire qu'en cas de force majeure. Il faut savoir que le vomissement volontaire n'est pas forcément nuisible, au contraire. et qu'il n'est pas systématiquement synonyme d'anorexie, comme certains pourraient le penser en effet, le fait de vomir volontairement, dans certains cas, peut être bénéfique comme l'a exposé Ibn al-Qayyim dans son livre Zad al-Ma'ad concernant le jeûne nous ne pourrons avoir recours au vomissement volontaire pendant un jour de jeûne obligatoire qu'en cas de force majeure. Abordons à présent le cas de l'extraction de sang de manière générale, que cette extraction vise, al hijama ou autre. L'extraction de sang. Elle consiste à extraire le sang de sous la peau, pas des veines. Elle est appelée al-Hijam. La preuve de cela, c'est le hadith de Shaddad ibn Aouz qui rapporte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit « Celui qui pratique la hijam et celui qui l'a subi ont rompu leur jeûne. Et ce hadith a été authentifié par l'imam Ahmed, par ibn Taymiyyah, par al-Albani et par d'autres parmi les ulamas du hadith. Celui qui pratique le hijama et celui qui l'a subi ont rompu leur jeûne. Les ulemas ont divergé à propos d'une question bien précise à savoir le fait de déterminer la raison qui a mené à cette sentence religieuse. à savoir le fait que celui qui pratique la hijama et celui qui l'a subi ont rompu leur jeûne. Certains ulemas, parmi ceux qui sont d'avis que la hijama annule le jeûne, ont limité la raison de cette règle à l'adoration. C'est-à-dire que selon eux, le musulman se doit d'accepter cela sans forcément connaître la sagesse qui réside dans cette règle religieuse. D'autres, tels qu'Ibn Taymiyyah, ont avancé que la raison est connue. En effet, selon eux, la hijama va affaiblir celui qui l'a subit. Et quant à celui qui la pratique, il va probablement avaler du sang étant donné qu'à l'époque, le sang, lors de la pratique de la hijama, était aspiré avec la bouche. Donc, selon le Taimiyah et d'autres parmi les Alama, la raison qui a mené à cette sentence religieuse est connue concernant celui qui subit la hijama et concernant celui qui la pratique. Se basant sur cela, il a été d'avis que si la hijama est pratiquée à l'aide d'instruments, alors le jeûne de celui qui la pratique n'est pas invalidé, étant donné que la raison qui a mené à cette sentence religieuse n'est plus présente, à savoir le fait qu'il est plus qu'envisageable que la personne qui pratique la hijama en aval, étant donné qu'auparavant il le faisait avec la bouche. Le fait que cela soit pratiqué à l'aide d'instruments, fait disparaître cette raison-là et cette crainte. À ce moment-là, le genre de celui qui la pratique à l'aide d'instruments n'est pas invalidé. Et cette argumentation est la plus forte, car les causes de la législation des différentes règles religieuses sont prises en compte et influent sur les divers jugements religieux. Les autres procédés d'extraction de sang sont considérés comme un hijama. C'est le cas de la saignée, appelée al-fasd ou al-sharr. Il faut savoir qu'il y a une différence entre la hijama et la saignée. cest d'ailleurs pour cela qu'il n'est pas correct de traduire hijama par saignée. Car premièrement, la hijama, ça consiste à extraire le sang de sous la peau. Pas le sang qui réside dans les veines. Contrairement à la saignée. Et la saignée, ça correspondra plus à ce qu'on appelle en arabe al fasd ou al shart Deuxième différence, c'est que la hijama, il est plus propice d'y avoir recours dans des pays chauds, alors que la saignée, il est plus propice d'y avoir recours dans des pays froids, comme l'a exposé Ibn al-Qayyim, rahimahou ta'ala, dans son livre Zad al-Ma'ad. D'ailleurs, la hijama est connue dans les pays arabes, dans les pays chauds, De manière générale, tandis que la saignée, elle est plus connue en Europe, par exemple, et dans les pays qui sont plus froids. Donc, les autres procédés d'extraction de sang sont considérés comme la hijam. C'est le cas de la saignée, al-fast ou al de la prise de sang en quantité importante. Et en note, vous pouvez trouver que l'extraction de sang en faible quantité n'invalide pas le jeûne. C'est le cas également. du saignement donné provoqué par traitement, pour calmer un mal de tête par exemple, par contre si ce dernier n'est pas volontaire, il n'annule pas le jeûne. N'annule pas le jeûne non plus le fait de saigner de la gencive suite à un brossage de dents, ou percer un bouton qui provoquerait une coulée de sang, ou se faire enlever une dent. Autre point relatif à ce chapitre, Ou à ce sous-chapitre, plus précisément, le sang des règles et des lochis. Nous avons vu que la femme en période de règles ou de lochis ne jeûne pas. C'est l'apparition du sang qui est la cause d'invalidation du jeûne. Il n'incombe pas à la femme qui serait touchée par ce sang et qui n'aurait donc pas jeûné, mais qui en aurait été purifiée avant le coucher du soleil de s'abstenir de manger pour le restant de la journée. En effet, une personne pourrait se dire, une femme qui n'a pas commencer à jeûner pendant la journée du fait qu'elle est en période de règles ou de lochis, elle pourrait se dire, étant donné que cette période-là a pris fin durant la journée de Ramadan, alors à ce moment-là, il lui incombe de terminer cette journée en jeûne. Ce n'est pas le cas. En effet, elle ne profitera en rien de ce jeûne. Et de plus, le caractère sacré de ce jour n'est plus, c'est-à-dire il n'existe plus, il n'est plus effectif, du fait de sa rupture en son début. Il est rapporté d'Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qu'il aurait dit. Alors ici, le fait que c'est dit à la voix passive, ça signifie que l'authenticité de cette parole attribuée à Ibn Mas'ud est sujette à discussion. Donc il aurait dit celui qui a mangé au début de la journée, qu'il mange à la fin de celle-ci. C'est-à-dire que celui à qui il est permis de manger au début de la journée, peut manger tout au long de cette journée. Nous pouvons donc citer comme règle. Il n'incombe pas à celui qui a rompu le jeûne pendant Ramadan pour un motif légiféré de jeûner le restant de cette journée si ce motif venait à disparaître. Se basant sur cette règle, nous comprenons que le voyageur qui a rompu le jeûne du fait de son voyage, puis qui est revenu dans son lieu de résidence avant le coucher du soleil, n'est pas tenu de jeûner le restant de sa journée. C'est le cas également du malade qui guérit pendant la journée, avant le coucher du soleil. Autre point relatif à l'intention de rompre le jeûne. L'intention de rompre le jeûne l'invalide, même si aucun des annulatifs n'est commis concrètement. Ceci car le jeûne n'est pas un acte apparent. Plutôt il réside dans l'intention qui en est un de ces deux piliers. Et vous vous souvenez très certainement des deux piliers du jeûne que nous avons mentionnés au tout début de ce bref et modeste exposé « Wallahu al-Mu'affiq ». Donc si l'intention est annulée, alors le jeûne l'est aussi. A noter que n'est pas considéré comme tel le fait d'être déterminé à commettre un acte annulatif du jeûne s'il se présente. Ainsi, si une personne dit « si je trouve de l'eau je bois », alors son jeûne ne sera rompu que si effectivement elle boit. La règle qui suit permet de comprendre la différence entre ces deux cas de figure. Cette règle dit « l'adoration de celui qui a émis l'intention d'en sortir est annulée, excepté le hajj et la Umrah. C'est l'exception. Tandis que l'adoration de celui qui a émis l'intention de commettre un de ces interdits n'est pas invalidée. En effet, cette dernière ne sera concrètement invalidée que si cette personne qui a émis l'intention de commettre un de ces interdits en commet réellement un. Enfin. Si celui qui a mis l'intention de sortir de son état de jeûne a une raison valable telle que la maladie ou le voyage, il devra se contenter de le rattraper, comme nous l'avons vu précédemment. Quant à celui qui le fait sans motif valable, valide, il devra continuer son jeûne puis le rattraper et il aura commis un péché. Son cas est cependant différent de celui qui n'a rien jeûné de la journée sans motif lui permettant. En effet, ce dernier a commis un grand péché. Et ne doit même pas rattraper son jeûne, car le prophète alayhi wassalam, disait « Quiconque accomplit un acte qui ne fait pas partie de notre religion, le verra rejeté. » Il devra plutôt se repentir à Allah, azzawajal. Quant au hadith, « Celui qui rend le jeûne d'une journée de Ramadan volontairement, ne lui suffirait pas le jeûne perpétuel, même s'il le jeûnait. » C'est un hadith qui est faible. Enfin, si quelqu'un venait à interrompre son intention de jeûner, puis décider de continuer sa journée par un jeûne surrogatoire, ceci serait permis, sauf pendant Ramadan. Enfin, le dernier point, et le dernier des annulatifs que nous mentionnerons, c'est l'apostasie, qui compte également parmi les annulatifs du jeûne, et les différents motifs d'apostasie ont été... Exposé par les ulamas, notamment dans les livres de fiqh, relatifs dans les chapitres des livres de fiqh, relatifs au verdict et à la sentence concernant l'apostat, et dans d'autres livres également, notamment le célèbre livret écrit par le shir de l'islam, Mohamed Ibn Abd al-Wahhab rahimahou Allah ta'ala intitulé Nawaqib al-Islam les annulatifs de l'Islam d'ailleurs ce livre a été traduit en français ainsi que son commentaire du shiir Ahmed al-Najmi et également plusieurs frères ont traduit des commentaires de ce livre dans des cours audio je vous invite donc à revenir à ces traductions là Wallahul Muwaffiq صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين